J'suis snob, je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des moi de c'est une vie de galérien, mais quand je sors avec Hildegard, de c'est toujours moi qu'on regarde, je suis snob, outrement snob, tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdie, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là Les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher, je suis snow. Bat. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob Je fais du cheval tous les matins Car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes Au nom comme des trombones Je suis snob, excessivement snob Et quand je parle d'amour C'est tout nu dans la cour Unis avec les amis, tous les vendredis, pour faire des snobismes partis. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien y rêver de plus fumant J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retourné De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob Ah, je suis ravagé par ce microbe, j'ai des accidents en jaguar, je passe le mois d'août au plus mal. c'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas, je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure, et quand je serai mort, je Swer oh. de chez Dion.